aux trembleur d'abord il y a 30% de nos concitoyens qui ne paye pas la taxe d'habitation c'est une taxe dont le Le président de la République a rappelé qu'elle était fortement injuste et tous les élus locaux sont d'accord. La taxe d'habitation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est appelée à évoluer en fonction de l'évolution des bases et l'État remboursera aux collectivités ce qui aurait été perçu voire la collectivité, en tenant compte de l'évolution des bases. Je trouve ça très juste. entièrement heureux que le président de la République ait annoncé en même temps une refonte de la fiscalité l'hôtel. Local, car je crois effectivement qu'il y a là un chantier qui, depuis le rapport Baladur, a été souvent proposé par les gouvernants et qui a été toujours remis à plus tard.